Bonjour. Bonsoir. bonsoir Ouais, bonsoir. Mais il y en a qui écoutent les jour. Et je me dis souvent, ça se fout, on parle des gens qui sont en 2025. et sans 2025, ils nous écoutent. C'est probable, si on n'a pas supprimé euh, tout ça avant. Pourquoi tout va-t-on J'en sais rien. On sait pas de quoi est fait demain. Pour l'instant, on va laisser ça. On va commencer par parler des chats. On va en parler. Du chat. Pomme, comme on vous avait dit la dernière fois, elle était enceinte. Ouais et euh, elle a Pom est une maman de euh, trois petits chatons. À la base, il euh, y avait que de deux chats. Maintenant, il y en a cinq. On est bien d'accord que Alors déjà, à la base, il y avait que deux chats. Ensuite, on a perdu un chat. Pom euh, Lana a disparu pendant trois jours. Et d'après toi, elle était où Je suis sûre et certaine mais à 200% que Lana était chez les voisins du haut il n'y a aucune chance qu'elle soit chez les voisins du haut. Sachant que, donc on l'a retrouvée hier soir, et euh, hier soir elle est ressortie, et elle redemande à sortir d'ailleurs actuellement la maintenant tout de suite, et je la retrouve où à chaque fois dans les escaliers qui mènent vers le haut. Et peut-être parce que des... ça sent bon là-haut, euh, je sais pas, mais franchement, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui auraient ouvert la porte et dire, ah, ça, bah viens chez nous, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Quand, euh, Une quand... famille avec trois enfants. Y a, en fait, il y a deux peurs, je crois, de l'autre côté. Je sais pas qui vit là, on connaît pas nos voisins, ça fait pour rappel même ça fait un peu plus d'une semaine qu'on vit là. Ça fait une semaine. Ça fait un peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine, ouais. On connaît pas nos voisins et je peux comprendre, je dirais, elle est, elle est si belle. Non, pas tant que ça. Non, franchement, y a, y a peu de chance. Et du coup, Pomme euh, a, a couché pendant ton absence. Ouais, le seul moment où j'étais pas là. Parce que, pour rappel, encore une fois, on est en confinement et je suis tout le temps là. Ouais, t'es sortie du coup pour aller vite fait au travail. Ouais. Et moi je suis appelé un peu euh, bizarre, chercher pom. Euh, C'est tout est fermé, un petit fil sur sortie. Ça et je passe sur l'ouverture. Zo et voilà pom. Et je fais il ah, y a pommes. et je vois un truc qui bouge entre ses jambes. Et très peu de chance que ce soit ses couilles. voilà un petit chaton qui bouge comme ça fait ah, un chaton sur ton matelas. Ouais, est-ce que à savoir qu'à ce moment-là, j'étais chez ma mère parce que je suis passé vite fait chez ma mère pour euh, faire une lessive parce qu'on n'a pas encore de machine à laver. Et euh, j'en ai profité donc pour aller euh, laver mes draps et pour ramener un, une espèce de gros plaid moche euh, pour pouvoir le mettre sur mon lit au cas où euh, Pomme se met sur le lit pour euh, pour accoucher. Je me suis dit, on prend pas de risque. J'étais sur le point de partir de chez ma mère qui est à 30 minutes de chez nous. Quand Vincent a appelé en disant « euh, Pomme a eu un chaton sur ton matelas », génial, je suis super contente. Et du coup, euh, bah, les trois sont sortis sur ton matelas ou il n'y en a que deux Il y en a que deux je crois. Il y en a que deux entre temps je suis arrivée et j'ai mis euh, j'ai mis les deux chatons avec pomme dans une dans une caisse avec le plaid également défoncé. Donc, les trois chatons qui sont on peut le dire magnifiques. Surtout hein. Surtout alors deuxième moi je veux pas qu'elle ait de gosse parce qu'elle a pas de préférence. Oh, il y en a un qui est beau, les autres sont moches. Oh mais clairement <rire> ils sont tous beaux mais il y en a un qui est beaucoup plus beau que les autres, voilà. Et du coup là ils vont rester euh, deux mois. C'est ça. Plus si un, un rallongement du confinement. Bon, on espère que on ne dépassera pas les deux mois quand même de confinement, mais, ouais, mais moi ça m'inquiète parce que genre euh, c'était tout à l'heure on a une amie, c'est Madeleine euh qui est en cours, elle, elle a en courrelle, elle m'a dit que les cours sont reportés pour l'instant jusqu'au 2 mai, je crois, comme ça. Euh, 4. 4 mai, 4 mai. Mmh. Euh, du coup, ça veut dire qu'on risque d'être confiné jusqu'au 4 mai. Ouais, ça va être euh, très long. Très long euh, à savoir que là on est le 26, ça fait du coup euh, Ça va bientôt faire deux semaines euh, Ouais, bah, ça va faire deux semaines euh, lundi. Ouais, ça va faire deux semaines lundi. Là, on est jeudi. Ouais, on sait même plus les jours. Ah non, mais on est complètement décalé Donc, euh, ça va bientôt faire deux semaines. Et bon, c'est pas insupportable. On va pas se mentir on se fait chier. Je pense comme la France entière. C'est pas insupportable non plus parce que euh, Vincent, euh, a trouvé, euh, as trouvé ton ouais, occupation. Ouais, alors, les, les... bon. Pour les fans de manga, à votre avis... Ouais PC, il y a quand PC, j'avais commencé il y a longtemps, je n'ai pas réussi à l'épisode entre 95 et 100. Et euh, là, je suis je commence il y a 4 jours, je suis à l'épisode 200 201 là. Je voir ouais, 201. Euh, du coup, je suis je suis à fond. Et j'ai trouvé comment m'occuper, je suis content. Et moi, j'ai repris euh, j'ai recommencé Walking Dead parce que en fait euh, j'avais fini à la saison 8, fin de la saison 8, je pense. Euh, je vais arrêter parce que typiquement c'est le genre de série quand euh... il y a un moment t'as l'impression que ça mène plus à grand chose mais du coup je me suis dit bah allez on va reprendre dès le départ mais à, sa à savoir que j'ai déjà Sons of Anarchy aussi euh, qui arrive là, qui va pas tarder à être repris parce que euh, cette série je l'ai regardé que 5 fois c'est pas assez à mon goût je vais Dead par contre ça on neuf faut qu'on la regarde ensemble parce que moi j'ai pas euh, pas suivi euh, ah, moi je veux bien mais pour ça faut avoir que tu finis euh, Bah tu euh, pourrais tu pourrais Moi là-bas je regardais One Piece sur mon téléphone et euh, sur, en streaming et euh, bah le gros problème c'est que en streaming il y a beaucoup de pubs et euh, des pubs de Femme qui se SmartTube c'est pas euh, pas ouf euh, Après c'est ce que tu veux dire oui mais c'est les cookies c'est par rapport à des historiques OK je sais Mais euh, du coup il euh, y a tout le temps des pubs j'étais déc décidé d'aller acheter Adn directement Euh, ADN, c'est euh, anine Digital euh... Network. network ouais. Du coup, maintenant, je regarde sur la télé. Mais rien ne m'empêche de prendre la télé et moi, je regarde sur mon téléphone. Oui, répondre. mais le but, c'est qu'on regarde ensemble. Donc, c'est bien oui. en train de regarder One Piece. Euh... Non, mais la saison 9. Oui, oui. Non, mais moi, après, débuts, après, moi, j'ai euh, mon téléphone, j'ai euh, mon ordinateur et ma tablette. Et je regarde sur Netflix. Donc, clairement... Euh... J'ai pas de souci là-dessus non plus Et puis euh, chacun son tour, c'est normal non, Moi The Walking Dead j'ai arrêté quand euh, les zombies euh, Spoil, pardon Les zombies se mettent à, à parler Oui, et non après... moi aussi ouais, C'est ça, hein, ouais. ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça je, tiens, je me suis dit, il parle, j'ai arrêté Après on m'a expliqué que en fait Non, c'était pas vraiment des zombies euh, Ouais, il y a du spoil <rire> Si vous avez pas suivi, tant pis euh, Mais ouais, j'ai commencé à arrêter Par rapport ça, je suis là ça va trop loin Ouais, puis... Euh... En plus du coup tu arrêtes moi j'ai arrêté il y a peut-être un an je pense que ça doit faire maintenant un an. Mmh. J'ai arrêté de regarder Walking Dead et euh, bah, les réseaux hein, vous savez surtout sur une série comme Walking Dead que à peu près tout le monde regarde, bah tu apprends la mort de tel personnage, l'arrivée le... d'un autre personnage, les changements de les, les changements d'avis importants d'autres personnages et tu te dis ou là dis donc, euh, il se passe quoi là. Là j'ai encore appris je crois je suis pas sûr la mort d'un des personnages principaux je suis pas sûr vraiment et c'est dans les derniers épisodes donc là je vais pas le dire parce que vraiment c'était il y a pas assez longtemps ouais, parce que moi je suis peu au courant si si je te l'ai dit ah bah d'accord tant mieux je pense pas <rire> mais je suis pas sûr mais c'est les réseaux donc du coup j'ai envie de ouais je me suis dit c'est le moment de reprendre quoi on n'a pas grand chose d'autre à faire donc... ouais c'est sûr on s'occupe euh, comme on peut comme on peut moi j'essaye euh, d'écrire euh, des sketchs mais après oh la grosse part enfin. j'ai aucune idée de quoi écrire On en parla tout à l'heure vraiment on est là terre on se dit on va avoir du temps et tout pour écrire mais impossible de trouver quoi que ce soit vraiment ouais c'est pareil j'écris je... pas de sketch j'écris euh, juste pour le plaisir j'écris des, des histoires et tout et euh, j'écris beaucoup souvent euh, et là à partir du moment où tu as le temps effectivement euh, tu te poses devant ton pc ou devant ta feuille euh, tu sais pas Je sais pas et pourtant tu as euh, à peu près trois euh, mois à tuer. Donc euh, c'est le moment quoi mais j'ai pas si c'est le manque d'inspiration et de motivation, j'en sais rien. Euh, alors je vous ai faire c'est parce qu'en fait, je voulais faire un recap euh, toutes les semaines euh, de nos projets euh, qu'on avait prévu les paris les, les paris connaissaient tout ça. Euh, bon bah ça va être facile restaurant bah non, tu veux pas. Euh, on avait dit quoi au sport Bah c'est compliqué toujours hein la euh, cigarette la cigarette j'ai pas arrêté, arrêté. est-ce que tu as un peu diminué non pas du tout en fait c'est compliqué parce qu'étant donné qu'on est en confinement euh, j'ai la que je fume beaucoup par rapport à quand je suis au boulot parce que quand je suis en boulot comme je te disais c'est j'ai une, une clope par service donc une clope le midi et une clope le soir et euh, peut-être une ou deux clopes en dehors du boulot mais euh, ça me fait euh, 4 à 5 cigarettes par jour là euh, je sais, honnêtement je compte pas mais je pense que je suis à la même chose ou peut-être un petit peu plus parce que j'ai rien à faire quoi. Mmh. ça me permet de me trouver une excuse pour sortir j'ai hésité à un moment où il faisait pas trop moche à, à juste aller dehors et prendre un livre genre pour profiter du soleil sans forcément aller fumer ce qui est un peu bête je trouve et euh, je l'ai pas fait pourquoi je ne sais pas mais je l'ai pas fait parce que j'étais en train de regarder Walking Dead certainement Ouais euh, après du coup des bah moi c'était péché la viande on est à une viande par semaine euh, par semaine pardon ouais. par soir par euh, soir par jour on est à une viande par on jour. est à une viande par repas on est pas mal euh... non, non, une viande une viande par soir par, par, jour. par jour une viande par jour pardon euh, et euh donc, ça en tient que je tiens euh, toi t'es pas trop viande donc de toute façon ça va ouais euh, après il euh, y avait quoi d'autre comme euh... non non bah y a rien si une bière par jour ça on a on ça a on, bien... ça, on la tient ça' on l'attend notre notre moment de la de bière en fait c'est le là. moment où, faut, où on peut se lever du canapé et faire quelque chose aller chercher une bière dans le frigo ouais, on est là 18h à <rire> et 18h ah, mais... une bière. après une après à ah, 19h bah, on va commencer à faire à manger c'est vraiment <rire> être des vrais fur c'est ce pur. que j'allais dire c'est vraiment ça on a on a nos habitudes qui ne seront plus les mêmes à la fin du confinement, je l'espère bien quand même mais euh, on a nos habitudes et c'est plutôt cool quand même mais c'est vrai que ça fait vraiment très retraité quoi ça fait retraité euh, là on allait en course ouais euh, faire des cours du coup à deux, on a pris un caddie chacun euh, on était bien séparés les un mètre de distance, tout ça et euh, bah c'est flippant, vraiment On est arrivé en fait euh, donc euh, nous c'est un, un tourniquet euh, pour entrer dans le magasin et genre euh, il faut entrer une dizaine par une dizaine et tu passes derrière un, un long euh, des barrières et tout en métal ouais. après ils prennent ta température c'est un peu genre vraiment ces walking dead ou vraiment euh, pour voir si t'es pas infecté et tout oh, ça fait peur ça fait peur c'est bien qu'ils fassent ça hein, mais ça fait peur de ouf c'est bien mais maintenant ce que je disais je comprends aussi pourquoi les gens euh, pourquoi les gens euh, font des grosses rations je pense qu'il y a aussi parce que franchement on n'a pas envie d'aller faire les courses quand euh, quand on y allait tout à l'heure euh, ça allait et quand on est arrivé vraiment la première chose que je me suis dit c'est ouais, ok euh, j'y retournerai le moins possible là on était dans une grande surface on était dans un Leclerc donc euh, c'était vraiment euh, très grand et je pense qu'il y a on prend pas la température des gens partout dans un enfin, si tu vas euh, à l'épicerie du coin ou même peut-être au casino je pense que c'est moins moins surveillé et honnêtement, moi, je pense que, sauf si vraiment on a besoin, je retournerai pas dans une grande surface. C'est c'est franchement... Ça ne fait pas peur, mais... Oui, c'est glauque. Ouais. glauque. En plus, tu vois que personne ne parle, tout le monde ici, Genre, est silencieux. Normalement, c'est un bruit, il y a plein de bruit et tout. Là, tu entendais de la musique déjà, de la radio. Normalement, tu entends pas. Alors, tu entendais surtout... Euh, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'était pas la radio. C'était des gens, enfin euh, une voix qui te disait... Faites attention à vous tenir à un mètre de distance, oui, euh, avait, etc. Oui, il y avait ça, mais il y avait aussi un peu de musique. Alors moi j'ai entendu Ariana Grande. Ah, c'est possible. Euh, et euh, moi, je suis content, j'ai appris peut-être une bonne nouvelle euh, en magasin. Si vous voulez, moi, avant de partir de mon travail, donc, euh, soudeur, euh, je ne voulais pas partir, parce que je me suis dit, ça fait quand même une sortie par jour, et c'est bien, j'ai besoin de ça, tu vois. Et au final, ils ont pas eu le choix de me dire de partir. J'ai croisé un de mes collègues, euh, qui, lui, est embauché et pas en intérim, qui a parlé au, au chef et tout pour que je revienne pour travailler. Et ça, ça me fait plaisir. Peut-être qu'il y a une réunion lundi. Peut-être que mardi prochain, euh, je reprends le travail. Et je suis très content. Ça fait du bien. Ouais, c est, c est, ça c'est cool. C'est vrai que c'est un truc... Euh... Non, mais en arrives... Euh... Moi, je me rappelle, quand on nous a annoncé le confinement, il y avait beaucoup de gens qui disaient, et pas que les étudiants euh, qui ont appris que l'école était fermée, mais il euh, y a beaucoup de gens qui se sont dit, putain, cool, c'est les vacances, on nous demande à rester chez nous, il n'y a pas de souci, on va rester chez nous. Bah, qui, qui pense encore ça aujourd'hui ouais, Clairement, euh, moi, je suis bien contente de pouvoir euh, faire des allers-retours au boulot, euh, même si c'est que 30 minutes. Et... Euh... Juste pour sortir, quoi, parce que... Euh, on, encore, on a de la chance de pas encore se mettre à détester l'appartement. Parce ouais. que ça, c'est un truc, quand on vient d'emménager. Euh, pour le moment, je suis très contente de l'appartement, euh, tout se passe bien et tout. Euh, où il nous reste quelques meubles euh, à, à faire ouais. venir dans l'appart, mais du coup, ça sera après euh, le confinement. Mais euh, c'est vrai qu'on pourrait aussi très vite se mettre à détester les lieux, parce qu'au bout d'un moment, euh, on a vite fait le tour, quoi. Ça vite avec être... non mais fait avec toi euh... mais c'est là on n'est pas prêt d'en sortir vraiment je pense que on verra ce qui va être il n'a toujours pas dit euh, de rallongement ou de techniquement d'après bon d'après ce qu'il a dit ça va terminer le lundi euh, ce qu'il faut c'est tout ce que ça va se selonger euh, mais j' toi ça pourrait plaisir officiellement ouais. officiellement c'est encore jusqu'à lundi maintenant euh, entre euh, notre pote euh qui dit ouais. qu'elle elle reprendra pas les cours avant le 4 mai moi au boulot notre grand patron nous a annoncé euh, que euh, on on officialisait la continuité de la fermeture des restaurants euh, jusqu'au 12 ou 14 avril je sais plus 12 avril il me semble euh, déjà ça veut dire qu'ils ont déjà eu des des, des comment dire euh, des infos mmh. à droite à gauche ouais. et on sait je pense que lundi soir euh, on aura euh, Un petit discours de Macron, c'est sûr. Ouais, là, ouais, je pense que là, un coup, il va y avoir un truc où il mmh. jusqu'à je ne sais combien de temps exactement. Edor Philippe, il a dit que les Français devraient s'attendre au confinement. Ah oui, mais de toute façon, après, on s'en doute tous. On... Après, le truc, c'est qu'on espère tous aussi qu'on se trompe et que demain, ouais, c'est ouais. bon, on va pouvoir profiter. En plus, il fait beau, quoi. Mmh. Il fait beau, c'est ça qui est chiant. Mais ouais, on espère juste, ouais, c'est bon, euh, coronavirus, il est parti. Euh... On peut ouais. On peut reprendre notre train de vie... Euh classique euh, se dire qu'on a la flemme de se lever pour aller au boulot, et sortir voir les potes, je sais pas. Euh... Mais là, je viens de voir euh, les chiffres sont tombés. Je la garde un peu tous les jours. C'est bizarre, je regarde toujours un peu les chiffres. Euh, 360 morts en 24 heures, euh, ça ne cesse de monter. Donc, vraiment, il y a très peu de chances. De rester chez vous, vraiment restez chez vous. Comme ça, on sortira tous plus vite de là, vraiment. Après, euh, voilà ça fait pas encore officiellement deux semaines que... Euh le confinement a commencé et on sait que de toute façon les chiffres ne pourront pas euh, baisser, ouais. baisser avant euh, d'avoir franchi ce cap des deux semaines donc c'est pour ça que c'est aussi logique que le confinement ne dure pas euh, euh, deux semaines ou moins c'est j'aurais pas compris la logique maintenant je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qu'on on sait pas vraiment enfin on nous explique pas ouais, précisément ouais. les choses et voilà Et les, par contre la théorie du complot ouais. comment ça tourne on oh, peut Ah mais c'était sûr que ça allait finir par tomber de toute Moi, façon. Moi je ressortais des trucs de maison de l'etout qui sont là ouais euh, ça a été créé tout oh là, là ouais, j'en peux plus vraiment si vous n'êtes pas sûr de l'éditorial. Je j'interdis pas aux gens de penser. Mais si t'es pas sûr Ne dit rien. Et moi, c'est vraiment... ce que ce que je disais par rapport à tout ce qui est théorie du complot. Je peux entendre qu'on soit pas à 100% d'accord euh, ou sûr de ce qu'on nous dit. C'est normal. Euh, tu le connais, Macron euh, mmh. Tu le connais personnellement Est-ce que on sait rien C'est vrai, les gens ont raison. Maintenant, comme on ne pas inventer des histoires, mmh. en attendant, on nous demande de rester chez nous. rester chez vous. Parce que vous savez très bien que ça peut aussi euh, être dangereux pour votre, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, peu importe qui. il y a un moment... Euh, on n'est pas au courant de tout. Personnellement, je pense qu'on n'est pas au courant de tout, effectivement. Oh, ouais, mais euh, Comme je disais quand j'ai vu euh, les gens qui se ruaient dans les magasins, euh, qui commencent à paniquer un peu partout, je me disais, euh, souvent on dit, ouais, euh, l'État nous casse des choses ou quoi, mais au final, heureusement. Heureusement. Ça me fait penser à un sketch de roman Fressiné qui disait euh, euh, on a rencontré des extraterrestres mais on sait pas encore et l'État veut pas nous dire. Et heureusement, euh, parce que, par exemple, les racistes vont nous péter un câble, tu vois. Mais... C'est vrai que si les gens s'il y a vraiment des trucs qu'on nous cache mais gardez le pour vous dites-le pas il y a des gens qui vont paniquer comme euh, n'importe qui vraiment ça va être euh, horrible. Non heureusement qu'ils ne disent pas tout vraiment. Il y a des trucs peut-être qui pourraient nous dire mais vraiment euh, si euh, si c'est pour faire paniquer tout le monde et que ce soit une guérilla alors que au final c'est pas grand-chose vaut mieux ne rien dire. Et oui, c'est sûr. Euh, à part ça pour revenir sur la corrélation jusqu'ici euh, notre euh, on s'entend bien. Ouais. On se supporte assez bien vraiment. Ça va, euh, les voisins, très bien. Pas de pas de souci. À part ceux qui me volent mon chat, mais... Oui. Ouais. On n'a pas part... on la <rire> semaine prochaine. Euh, voir si c'est ça. La prochaine fois que tu le perds, c'est simple, tu montes en haut et tu vas te okay, tu leur... ah moi, non. vous auriez pas vu un chat. Je la perds pas, elle y va par elle-même. Un oui, chat, je, je peux pas l'enfermer chez moi Je, je cherche mon chat. Vous l'auriez pas vu par hasard Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Euh... donc euh, tout se passe bien et j'avais du coup euh, une question que comme la dernière fois on a parlé de l'amour on va parler d'autre chose rien à voir avec la colloque du coup rien à voir avec la coloc. <rire> euh, absolument rien j'espère pas j'espère pas euh, que ça n'espère pas que ça va avoir <rire> avec la colette parce que ça va être long. comment tu t'imagines qu'est ce que tut imaginees toute ta vie dans 10 ans j'en ai aucune idée mais euh, dans 10 ans j'aurai 32 ans donc en soi euh, on a 20 minutes de podcast là euh, c'est pas assez long comme réponse <rire> euh... <rire> non mais dans dix ans j'aurai 32 ans donc en soi ça sera pas si vieux que ça donc se projeter dans dix ans honnêtement j'en ai aucune idée aujourd'hui je travaille dans la restauration j'ai pas prévu de travailler dans la restauration toute ma vie donc j'espère que je serai passé à autre chose euh... j'espère autre que... chose quoi T'as des t'aimerais, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais être Qu'est-ce que tu serais Qu que tu Pour le moment, euh, je suis sur l'objectif du management. Euh, dans quel euh, dans quel euh, milieu, je sais pas précisément, euh, honnêtement. Aujourd'hui, j'estime que j'ai encore plein de choses à apprendre dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, donc je me prends pas la tête avec où je serai demain. Et euh, bah, écoute, euh, j'espère que dans dix ans... Euh, Bah, je serais plus en coloc avec mon pote, mais euh, possiblement en coloc avec euh, la personne qui plus servira de mec. Ouais. Qui sait Ou alors, bah, je vivrai seule euh, comme une grande fille, c'est pas grave. Avec euh, mes, euh, mes deux chats et plus, parce que j'aurai personne pour m'interdire d'avoir un autre chat. C'est sûr, mais là non. Mais, mais euh, comment j'aimerais être, c'est euh, avoir rencontré quelqu'un euh, avec qui euh, ça se passe bien, depuis un certain temps, euh, et, et commencer à... J'espère que dans dix ans, je commencerai à me projeter dans l'avenir, en fait. Je pense que c'est ça. Te projeter Comment, comment ça, te projeter Bah, m'imaginer... Euh, me, voilà, me, me projeter dans l'avenir... Euh, euh... Voir où est-ce que je voudrais vivre réellement pendant un long moment. En fait, tu veux que dans 10 ans, tu te poses la question, comment tu t'imagines dans 10 ans, c'est ça C'est ça, non ouais, mais clairement, c'est ça. c'est okay, donc juste en avance. Euh... Non mais c'est clairement ça, j'espère que quand j'aurai 32 ans, je pourrai commencer à me dire, bon bah meuf, tu as 32 ans, euh, euh, est-ce que euh, tu te sentirais prête à avoir des enfants Est-ce que euh, tu te sentirais prête à, je sais pas, acheter euh, une maison Des euh... enfants, ce serait quelle âge pour toi, que t'aimerais La trentaine. La trentaine, ouais d'accord peut-être 92 ans, ans, tu aurais déjà. Peut-être. Tu veux Tu veux sûr Bah euh, oui, ça pas... bah je pense que plus tard euh, s'il y en a la possibilité, j'en aurai ouais. Je pense. Combien Aucune idée, pas un parce que les enfants uniques euh... Est-ce que est ce que c'est comme toi mon oncle, j'ai pas d'enfant unique, mais c'est par rapport aux enfants uniques que j'ai connu quand j'étais jeune moi, quand j'étais enfant les opiniés du genre des pestes. Ouais. Euh, autant fille que mec. Ah, euh, clairement. Pas forcément. OK, ça il y a des enfants non, uniques qui nous écoutent. à euh, ah, quel connard, Non mais quel voilà, enfin c'est tout, faut le dire. Après il y a des enfants uniques qui sont très contents d'être enfants uniques parce qu'ils ont eu euh, tout, <rire> ils ont rien eu à, à partager et c'est très bien pour eux et c'est aussi des très bonnes personnes euh, pour beaucoup. Mais moi les que ce soit dans ma famille ou dans mon entourage, tous les enfants uniques que j'ai connus, surtout quand j'étais gamine, c'était des c'était des cons. Ouais, moi c'est pour ça qu'il je fais pas d'enfonnie. Euh ah, vraiment ouais. et en plus de ça, euh, c'était au-delà du fait que c'était pas des des enfants très cools avec les autres, qui étaient assez ils étaient assez euh, égoïstes etc. c'est qu'en plus c'était des enfants qui se sentaient très seuls. Moi je vois euh, mon cousin, il, il a il est enfant unique et il s'ennuyait à la maison quand il était mmh. euh, il avait personne avec lui, donc après il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi il était aussi égoïste etc. pendant un temps, mais euh Non, moi, clairement, je veux pas d'enfant unique. Et après, j'ai envie de vous dire, on verra euh, quand j'aurai accouché du premier, si ouais. si je souhaite retenter l'expérience, il y a de ça aussi, quoi. Après, peut-être que tu feras euh, comme Pomme, tu vas accoucher de trois d'un coup. et bah dans et ce cas-là, un... euh, on n'est pas dans la merde. Et 3 d'un coup, <rire> ça va être compliqué. Mm. Non, et ouais, toi T'as vu, trauma... vu les traumatismes d'enfant, quand même, que ça peut faire euh, dans l'avenir, genre, euh, t'as été traumatisé par un enfant unique, tu veux pas un seul mm. enfant, il y a plein de trucs... Euh... Ah non, mais puis même par rapport à à ta fratrie personnelle, tu peux te dire euh, oui, bah j'espère que je serrais pas enfin j'espère que euh, euh, le premier enfant sera pas euh, euh, comment dire euh, plus apprécié entre grosses guillemets que les autres ou que le, le dernier enfant sera pas beaucoup plus euh, bichonné que les autres. Là je parle plus de, de ma fratrie enfin. Mmh. Euh, mon frère c'était le premier enfant, donc forcément on, on lui acceptait peut-être un petit peu plus de choses. Mmh. étant donné aussi que c'était le seul mec et que moi je suis arrivé, euh, ma soeur et moi on est arrivé un peu euh, ouais, non, je, je pas, non, non plus. très rapidement ouais. quoi en même enfin après on ne peut pas dire, moi je ne vais pas juger mes parents ni les parents de qui que ce soit euh, dans le sens où je ne le suis pas et que si ça trouve ah, oui. je suis la pire des mères mais oui je souhaite avoir des enfants et je pense qu'à 32 ans je commencerai à, à me poser la question en fait le truc c'est que là c'est trop tôt pour se poser enfin pour moi La question c'est trop tôt pour poser le genre de questions parce que aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de, de questions en fait alors je suis jeune euh, aujourd'hui ma situation euh, personnelle et professionnelle me convient euh, je sais qu'elle évoluera quand enfin, j'espère qu'elle évoluera que ce soit ma situation professionnelle ou, ou personnelle et mais pour le moment ça me va. et j'apprends plein de choses de de, de ma vie actuelle donc euh, et j'ai encore beaucoup de choses il euh, faut que je grandisse encore beaucoup donc pour le moment ça me battrait bien quoi. et professionnellement t'aimerais faire quoi du coup dans 10 ans je ouais, comme je te disais tout à l'heure je je sais pas forcément moi je euh, j'aime pour le moment euh, j'aimerais rester dans le côté un peu management pas forcément dans la restauration mais peut-être que dans 10 ans euh, je voudrais euh, être éleveuse euh, d'Otary Mac, euh... Mac. <rire> peut-être euh, management et tout vraiment euh... Et non mais j'en sais rien j'ai pas envie de me mettre la pression de me dire ah, j'aimerais dans 10 ans j'aimerais être telle personne parce qu'en général on n'est pas la personne qu'on qu espérerait ouais, être en 10 ans plan. donc euh, moi je, je, je suis qui je suis actuellement, je travaille sur ce sur quoi je dois travailler aujourd'hui et dans 10 ans euh, on fera un, on refera un point et on verra sur quoi faut travailler pour le moment euh, voilà c'est moi c'est pas la, la présence d'esprit comme toi euh, de dire bah je pense à maintenant et plus tard bah, on verra Euh, j'ai tellement peur que plus tard je sois pas ce que je veux devenir que me, je me mets des dépressions un, un peu partout parce euh... que toi tu veux, tu vois comment en disant tu souhaites dans 10 ans, souhaiterais... ans euh, j'aimerais euh, alors franchement avoir une copine ou pas euh, ça me ça c'est pas vraiment c'est vraiment le moins de mes problèmes j'aimerais juste avoir quelqu'un avec qui coucher euh, que ce soit ma copine ou pas c'est pas le souci euh, non euh, j'aimerais euh, moi J'aimerais ai, bien que ma, ma famille, c'est con, mais je pense beaucoup à elle, euh, réussissent dans ce qu'elle veut réussir, euh, que mes amis aussi, et euh, que moi, euh, j'aimerais toujours être aussi proche de mes amis, j'ai très peur de ça, j'ai très peur de ça, euh, parce que c'est con. Mais, mais d'accord, on continue la colloque pourtant 20 ans, il n'y a pas de non, soucis. Non, très peu de chance, très peu de chance, <rire> qu'on soit proche, mais proches de loin. <rire> euh, non parce que euh, bah, comme euh, certains savent je fais un peu de, de stand-up et euh, j'aimerais évidemment euh, rester dans le stand-up et pouvoir euh, en faire mon métier pouvoir en vivre euh, après ce que j'ai très peur moi quand j'écoute des podcasts euh, avec euh, des stand-upeurs ils disent tous, tous les potes maintenant c'est des, des stand-upeurs et je dis pas que je veux pas de nouveaux potes mais je veux pas euh, de potes euh, que des potes stand-upeurs je veux vraiment pas de, que ça parce que sinon... Euh, me dis, euh, ils sont mes, mes autres potes. Vraiment, mmh. j'aurais le regret. C'est un peu pour ça aussi que je fais le podcast. Parce que ça permet de garder un, en fait un lien, euh, même si de toute façon on se voit, mais un lien amical. Et ensuite, après, j'aimerais bien inviter d'autres amis euh, sur le podcast. Euh, mais un, un lien amical avec vous pour que je reste ami avec vous, vraiment. Et ça, c'est très peur de, de vous perdre. Mais vous, comme d'autres amis. Oui, oh oui. Euh, Donc ouais, j'aimerais euh, être dans le stand-up, euh, vivre sur Paris. J'aimerais beaucoup vivre sur Paris. Ça, c'est un truc... Euh, ouais, je sais, toi, c'est pas trop ton truc, parce que vous voyez, pas Lucie m'a fait de tête de « Ah non, pas à Paris ». Mais euh, même si c'est cher, même s'il y a beaucoup de monde, vraiment... Même s'il y a beaucoup d'attentats, euh, beaucoup d'insécurité euh... Ouais, mais à ce moment-là, ne va pas vivre à Nice. Euh, pareil, il y a bah, pas. Bah, excuse-moi, mais dans notre patelin, il y a moins de risques d'avoir des attentats Je dis pas que forcément il y aura que des attentats à Paris bien sûr que non mais j'avoue que c'est pas pour une question d'attentat que j'aimerais pas d'aller à Paris mais c'est c'est un tout en fait pour moi Paris c'est j'aime beaucoup aller sur Paris, visiter Paris, quand j'étais en fac, j'allais plus visiter Paris que ma fac hein clairement. Donc c'est vraiment un pays, j'allais dire quand même, on en est là. Une ville que que Que je j'aime beaucoup, mais j'aimerais pas du tout y vivre, mais vraiment pas quoi ah ouais non, moi c'est quand même un j'aime bien Paris, je sais pas pourquoi mais euh, vraiment il y a plein de monde, et on dit toujours les parisiens ils font la gueule, ceci, cela euh, mais moi j'aime bien euh, pas qu'ils fassent la gueule mais je veux dire euh, que les gens soient pas trop souriants et j'aime pas trop te dire bonjour tout le temps tu sais euh, moi je vois des fois, euh, bah, quand je promène dans les villages ou quoi Parce que nous on est en province, c'est tout le monde en province Et les gens, des fois, tu fais un avis, ils disent bonjour et tout Et tu sais pas trop quoi répondre Bon là, on est considéré comme des parisiens, hein, là où on est Oui, techniquement, oui mmh. oui mais moi j'aime bien ce côté... Euh... Et en plus, quand tu apprends à connaître les parisiens, n'importe quel parisien Tu vois que c'est quelqu'un de gentil Au premier abord il est chiant <rire> Essaye d'ouvrir la poignée, là-bas <rire> euh, Tu vois que c'est des, des, des gens chiants, en fait, dès, dès le départ Mais après, que tu t'apprends à les connaître, ils sont cools et puis ah, après c'est comme tout, enfin tu sois parisien euh, toulonnais, euh, strasbourgeois ou je ne sais quoi euh, ouais, mais tu peux pas te fier nous, a, bien France. évidemment Mais, mais euh, c'est comme euh, au dit... Québec non, par exemple au Québec ah. a, tout, beaucoup de gens disent oui. que ils sont ils sont très gentils euh, à premier abord mais après quand tu as pris le connait c'est un peu Et moins Et qu'est-ce qu'on dit des italiens qui sont super cool au premiers abords mais c'est un gros mensonge Tu déjà été en Italie ou quoi Je suis jamais allé en Italie. Euh... Moi je suis allé en Italie c'est pire que les parisiens si on prenait les clichés. C'est c'est vraiment on y te regarde mais tu as l'impression ils vont te tuer. Euh, il parle super fort ça c'est vrai mais en général c'est pas pour dire des trucs cool hein. Euh... après s'il y a des italiennes qui nous écoutent on les aime hein. Ah comme, non, comme, mais, comme les québécois bah... comme... tout le monde hein. mais bon tout ça pour dire que les clichés c'est un peu euh... voilà quoi c'est un peu bête après euh... Paris non il y a trop de monde il y a trop de même bruit même quand tu sors à la fenêtre et que tu vois il y a plein de gens qui marchent et tout tu peux rester à ta fenêtre et regarder juste reste à ta fenêtre et regarder C'est génial. Bah, je fais quoi, moi, déjà, ici Mais je oui, sais pas mais il n'y a pas de passage. Euh, bon, on a coupé. Euh, <rire> je vous explique. Euh, Lana est montée sur mon ordinateur et a coupé. Euh, mais en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh, là, on est à 32 minutes, en fait. Non, euh, mais euh, on recommence 30... pas. Ouais, barre lui, Lana, vraiment. Et euh, à 30... Euh, elle a parlé, Lucie, elle a longtemps parlé. Et, euh, elle va devoir se réprimer. Et comme d'hab, je parle dans le vide. Et euh, du coup, on en était au fait que je voulais euh, être dehors et parler euh, et regarder les gens à Paris, à ta fenêtre. À ma fenêtre. Ouais, les euh, regarder tous et voir le passage c'est agréable. Euh, non, du coup, on en était venu à où Euh parler des amis de, de uh, Roxanta et cetera. Ouais, mais on disait quoi là-dessus Que uh, on disait que on était venus Comment tu en fait Alors du coup, ce qu'on disait avant euh, d'être coupé par un mon chat, on parlait de, euh, du fait d'avoir peur de perdre ses amis. Et moi, je disais à ce moment-là que du coup, euh, j'avais pas spécialement cette crainte-là dans d'autres groupes d'amis, euh, en l'occurrence, parce qu'on euh, a un noyau noyant entre grosses guillemets il n'y a pas de euh, gens' euh, ont plus d'ancienneté ou quoi enfin on s'en fout quoi mais euh, que euh, au départ dans ce groupe d'amis il y avait comme tu le disais Roxane, euh, justine Lucille et moi à au lycée et euh, que à ce moment là nous quand on était au lycée on avait un petit peu peur euh, de de de se perdre à la fin du lycée, euh, une fois qu'on arrivait à la fac, parce que c'est un petit peu ce qui arrive à tout le monde. Euh, on a arrêté le lycée en 2015, nous sommes en 2020. Et pour le moment, euh, bon, sauf à cause du confinement, pour le moment, on se voit quand même très régulièrement. Et même pendant le confinement, d'ailleurs, euh, on se fait euh, des, des apéros tôt. en visio et tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose dont j'ai peur avec euh, avec le groupe, même si malheureusement ça pourrait arriver mais euh, je sais pas euh, moi c'est comme si tu me disais ouais mais est-ce que dans 10 ans euh, euh, tu parleras toujours à ta soeur tu vois mmh. oui il ouais. y a possibilité que je parle plus à ma soeur c'est on va s'embrouiller pour des trucs extrêmement graves j'en sais rien mais euh, mmh. la question se pose pas c'est ma soeur elle est là et c'est vrai que c'est pas en tout cas avec ce groupe là une question que je me pose spécialement quoi même si euh, euh, tu as prévu de partir vivre sur Paris sachant que c'est quand même seulement à 40 minutes enfin allez, une ouais. heure euh, de, de là où on vit tous euh, même si euh, euh, Lucie voulait emménager euh, euh, en Grèce en Italie ou je ne sais quoi euh, ça ne change rien on aura peut-être un peu moins de nouvelles ça, ça peut arriver ouais. mais euh, moi je reviens sur que tu avais dit avant que ouais. c'est coup possible tu avais dit que toi tu avais arrivé faire la différence entre amis et potes oui euh, moi c'est un truc... Euh même si je devrais dire ça pour certaines personnes euh, moi pers j'arrive à me faire la différence mais actuellement les gens qui sont autour de moi à part quelques-uns vraiment mais c'est vraiment des, des amis et euh, souvent on me dit euh, c'est que moi si les gens prennent pas de nouvelles de moi euh, c'est pas grave c'est moi qui vais en donner et souvent on dit oui euh, si on prend pas de nouvelles de toi c'est que personne s'intéresse à toi ou c'est ce ne pas des vrais amis moi je me dis pas de vrai, je me dis juste que les gens ont pas forcément le temps de prendre des nouvelles de moi Mmh. Donc c'est pas parce que euh, par exemple avec Antoine, un ami que, à moi, que tu as connu, hein, euh, on ne s'est pas donné de nouvelles pendant ouah, très très longtemps hein, Pendant au moins un an et un jour je l'ai rappelé et tout et ça reste un ami euh, bon, Même si on s'est pas vu pendant très longtemps et même si lui a pas pris de nouvelles et c'est moi qui ai repris de nouvelles plus tard euh, Ça reste un ami, j'arrive pas à trop à faire des temps que les potes Il y a un moment, de toute façon, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas. Donc, dans le cas de toi et Antoine, attention, Lana est de retour. C'est vous. <rire> euh, dans, dans le cas d'Antoine et toi, euh, vous êtes amis. Antoine a déménagé loin. Euh, donc, vous, forcément, vous voyez moins. Enfin, mmh. putain, Antoine, il était chez vous tous les jours, quoi. Je veux dire, euh, ouais. pour boire le café, pour filmer sa clope, euh, il était toujours là. Donc, forcément, mmh. ça... Ça change ça change beaucoup le quotidien et c'est normal que vous ayez moins de nouvelles. Maintenant, c'est normal qu'il y en ait un qui fasse euh, le premier pas. Ouais, ouais. Ce qui serait pas normal, c'est si euh, c'est que si cet ami-là euh demandait jamais de tes nouvelles, euh, pensait jamais au fait que c'était ton anniversaire, euh, j'en sais rien après. après je... Si lui, il apprend que euh, quelqu'un de ta famille est décédé et qu'il vient pas vers toi, et vraiment si c'est tout le temps toi qui viens vers lui, c'est pas normal. C'est ça qui pour certaines personnes euh, dans mon entourage et les personnes, je sais que c'est souvent ça. Et après, je, franchement, je me dis juste, euh, même mon adversaire, il y en a qui oublient de me le souhaiter. Euh, oui. ou, ou il y en a qui, qui franchement, c'est tout le moi qui vais euh, leur dire, ouais, on se voit quand ou quoi. Mais ça me dérange pas tant que ça. Euh, et d'ailleurs, c'est un, un gros problème. C'est pour ça que, tu sais, souvent on dit, ouais, il faut pas avoir trop d'amis. Euh, moi, j'ai plein de d'amis. De, c'est des gens que je considèrent comme des amis. et euh, Mais parce que, ils prennent pas forcément de nouvelles de moi, mais je pense que s'ils n'ont pas le temps de prendre de nouvelles de moi, euh, par exemple, euh, je sais que une personne que, que tu connais aussi, euh, Pauline, Pauline, c'est une amie à moi, euh, même si je sais qu'elle ne prend pas forcément euh, des nouvelles tout le temps de moi, euh, je sais qu'elle a pas forcément le temps, elle ne pense pas tout le temps, euh, et vraiment, c'est une personne qui vraiment j'apprécie énormément, et ça reste une amie même si elle prend pas de nouvelles de moi, tu vois. Ouais, après je pense que tout dépend. Alors attends, je vais aller faire sortir la nave ou quelque chose comme ça. Oui, il euh, y a, je pense qu'il y a des amis. Moi aussi j'ai des amis qui sont très proches que je considère comme des amis et que j'imagine encore euh, euh, qui ferait partie de ma vie dans 10 ans euh, et qui donnent qui prennent pas spécialement beaucoup de nouvelles et à qui j'en prends pas spécialement beaucoup non plus, des gens avec qui euh que je vois pas aussi souvent que vous euh, ou quoi. Maintenant il euh, y a une différence, je dis pas que c'est ton cas mais il y a une différence entre en avoir un ou deux comme ça et avoir beaucoup d'amis euh, dans ce style-là parce que le problème c'est que ça donne un petit peu la sensation que en fait tu as beaucoup d'amis qui en fait pour eux c'est pas tes amis, c'est tes potes. Tu vois ce que je veux dire ouais à croire que en fait trop gentil, trop con, tu vois. Mmh. Et euh, après ça change rien mais ça veut aussi dire que que toi tu serais capable de faire beaucoup plus de choses pour eux que eux seraient capables de faire pour toi. Et c'est là que par contre je suis pas d'accord euh, parce que je sais très bien que euh mais je sais plus, les... vois, par exemple pour oui. Pauline, c'est pas du tout ce que je pense. Oui, mais je sais très bien que les gens que je connais comme des amis, si vraiment un jour j'ai besoin, même si c'est moi qui envoie le message, j'ai vraiment j'ai besoin de toi là qu'il je sais qu'ils qu qu vont sais pas me dire euh, oui mais après faut il a aussi une chose qu'il faut pas oublier et que moi j'ai un peu par pour le coup tendance à, à oublier et à pas prendre en compte c'est que on a plus 15 ans on ne vit plus que pour nos amis tu vois ce que je veux dire que on a chacun nos, nos objectifs dans la vie euh, que on a chacun soit nos taf soit nos mmh. études et que forcément tu peux pas demander donner des nouvelles à tout le monde et tu peux pas en recevoir de tout le monde Euh, quand, euh, quand toi tu, tu seras j'en sais rien euh, euh, quand on sera tous euh, mariés avec des gosses on, on, on sera quand même amis et pourtant euh, on se verra peut-être un peu moins souvent pour aller boire des verres ouais. parce qu'on a, qu a notre vie à côté oui. par exemple et même si là on n'est pas on n'est pas encore euh, en train d'avoir euh, on n'est pas encore sur ce sur cette vie là on a notre vie personnelle, même nous deux en colloque, euh, on, on se voit tous les jours, oui, on est en colloque, mais euh, sur les soirées qu'on fera ensemble ou sur euh, les, les verres qu'on boira ensemble, il y en aura peut-être un peu moins pendant une période, parce que euh, toi, tu travailleras beaucoup et du coup, tu auras pas forcément de temps à consacrer à tes amis ou, euh, ou au contraire, moi. Et c'est normal, en fait. Il y a... Il y a la vie professionnelle, il y a la vie privée, et il y a la vie avec les amis. Enfin, et la famille, en plus, avec moi. Voilà, alors, ouais, c est... C est, c est... il y a beaucoup de choses, et mmh. c'est normal de ne pas pouvoir... Ça, je le comprends. Moi, j'ai euh, Tracy, que je considère encore comme une amie, que je vois presque plus, mmh. parce ouais. qu'elle n'habite plus à côté, parce qu'elle est à fond dans, dans ses objectifs, elle, et que... Ça, fin, je le vois beaucoup sur les réseaux elle, elle, elle s'éclate dans sa vie je suis super contente pour elle si demain je l'appelle pour le prendre de ses nouvelles je suis au téléphone avec elle pendant deux heures mmh. et on aura je pense toujours des trucs à se dire et si demain elle m'invite à boire un café je serais contente de la voir maintenant mmh. c'est vrai que c'est pas quelqu'un que, que je vois aussi souvent que euh, que le groupe d'amis avec qui je suis le plus c'est à dire ouais. vous parce que euh, aussi vous êtes plus proche euh, euh, de moi euh, localement galbon parlant, quoi je préfère dire voilà vous êtes prête chez moi euh, que Justine euh, on a travaillé ensemble euh, <rire> forcément pendant oui, longtemps oui, oui. vous voyez tous les jours je veux dire euh, et puis même je sais pas il y, y a des gens il euh, tu as des amis à qui tu parles moins mais ça reste tout autant des amis des gens que as, tu portes réellement dans ton cœur il y a des amis avec euh, qui tu parles tous les jours Euh, dans, dans la conversation qu'on a en commun avec les filles, euh, avec Carlos ouais. et tout il euh, n'y a pas un jour où il n'y a pas un message d'envoyé ouais, ouais, ouais. même si c'est pour de la merde mm. hier on était en visio en train de se faire un concours de dessin ouais, Donc, je veux je dire dis, euh, ouais. juste voilà, il d'autres amis avec qui tu ne le feras pas c'est pas pour autant que c'est pas des ailes ouais, bah si il y a des gens qui nous, qui nous écoutent tu sais souvent, qui se disent euh, ouais euh, il m'envoie pas de message et il ne pense pas à moi ou quoi Euh, je pense vraiment, il faut vraiment pas se dire euh, ouais bah c'est pas un vrai ami faut juste voir à quel moment parce que c'est souvent ça, on, on oublie à quel moment la personne était là puis, ouais. ah, si elle, elle était à ce moment là ça. même si elle ne donne pas de nouvelles euh, elle a été importante à ce moment là quand j'en avais besoin et il euh, faut pas tout de suite dire euh, oui, euh, c'est mon, mon pote tu vois vraiment ah ouais. euh, clairement en fait c'est ça il faut pas se poser les mauvaises questions comme tu viens de dire quoi en fait, le fait qu'ils prennent des nouvelles ou pas ou on on s'en fout, s'il en prend jamais, et que ça fait dix ans, tu sais même pas euh, s'il est encore en vie, c'est bizarre, quoi. Mais euh, ouais, ce n'est pas ça le problème, c'est de savoir qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, demain, ta pote à qui euh, qui te donne jamais de nouvelles, tu l'appelles, tu lui dis, j là, j'ai besoin de toi, là, maintenant. Dans deux minutes, elle est devant chez toi, je veux dire, il y a un moment, la question se pose pas. Moi, je sais que dans le sens inverse, je me suis rendu compte euh, d'une personne qui... Euh, que le, le lien d'amitié allait peut-être que dans un sens mmh. parce que quand j'ai fait un point bon, cette personne là je lui parle plus parce qu'il y a eu embrouille euh, euh, d'une histoire euh, de merde clairement mais euh, quand j'ai fait un point après ça sur notre amitié je me suis rendu compte qu'en fait l'amitié elle était que dans un sens parce que autant j'avais fait beaucoup de choses enfin je sans m'en être rendu compte, parce que quand tu fais les choses, tu les fais naturellement, ouais, en fait. Je, tu vois. je lui demande aucun dû. Voilà. J ai, j ai, je lui demande rien, je lui demandais rien, et, et si on était encore amis aujourd'hui, je ne demanderais rien encore aujourd'hui. Mais quand tu, quand tu te rends compte, quand tu fais une rétrospective et que tu te rends compte qu'en fait, cette personne-là, elle a jamais réellement été là pour toi, euh, et alors que toi, tu étais devant sa porte deux minutes après qu'elle t'ait appelée, euh, cette Cette personne-là, elle m'a appelé à 4h du mat' parce qu'elle avait très très mal aux pieds. Euh, je suis partie euh, ouais. sans chaussures, sans pa pantalon. J'ai pris ma voiture, j'ai fait une tapée 3 ou 4 sangliers pour aller chez elle. Euh, je veux dire, voilà, c'est le genre de choses qui est normal oui, et oui. que je ne regrette pas d'avoir fait parce que c'était une amie qui était dans le mal. Quoi. Mm. Et quand tu te rends compte qu'en fait, face dans, dans l'autre sens, cette personne ne t'aurait jamais... Euh, aurait jamais fait ça parce qu'elle aurait toujours eu une bonne excuse. Peut-être qu'à ce moment-là, il ouais, faut commencer à se poser la question euh, du euh, « est-ce que réellement c'est une amie ?» quoi Je pense que c'est ça. Ouais. Non, mais je, ça, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, et euh, je voulais voir aussi un truc dans... Dans 10 ans, tu, tu penses euh, toujours être dans le coin, ou aller vivre euh, plus loin. Moi, j'ai dit à Paris, du coup. Mais toi, tu serais plus loin, dans, le, dans un autre endroit de la France Nous on est journaliste maintenant association les jardins mais on est toujours celle-là. Euh je enfin, encore une fois putain, euh, toutes les réponses euh, que je vais te donner c'est je sais pas trop. Bah enfin, ouais. en fait ça rejoint un petit peu ce que euh, la question précédente et ma réponse va la rejoindre aussi. Je sais pas où je voudrais spécialement être dans 10 ans. Je suis pas attaché euh, au coin dans lequel on est spécialement. Ouais. Euh, mais je suis attaché aux personnes qui sont là. Et moi je suis un peu euh, euh, je trouve ça très bien de bouger et, et si je pouvais emménager très loin en France pour pour découvrir d'autres villes et et ce serait génial mais mais je suis très je suis très peuruse dans ces dans mmh. ces trucs là le, le nouveau je trouve ça génial. Mais je trouve ça très effrayant donc du coup, ah ouais, ça, fois, rendu, je... ça, ça ça de comparer c'est ouais, compliqué. C'est ça c'est comme quand on disait euh, j'ai eu un moment moi j'ai eu un moment par exemple au boulot de ouais je vais pas y arriver il faut que je change de boulot je suis pas je me sentais pas bien dans mon boulot euh... et euh, vous me disiez souvent mais enfin euh, casse-toi de là en fait si tu es pas heureuse dans ton boulot la question se pose pas ouais mais en fait non parce que Il euh, y a beaucoup de choses qui font qu'en fait je me sens quand même bien dans mon boulot parce que parce que je connais je travaille avec une équipe qui est géniale par exemple, mm. tu vois, et là c'est un peu pareil, euh, peut-être que dans le Dijon je bougerais. en fait je, je pense que si je bouge c'est pour suivre quelqu'un certainement ouais, ce que ou une dire, opportunité. Par, par, par amour tu serais capable de, de... Je pense parce que encore une fois j'aurais pas peur de perdre mes amis parce que je m'en vais. Mmh. mais je pense pas que je ferai la démarche parce que mmh. de m'en aller parce que justement mes amis sont à côté donc j'ai pas envie de m'éloigner de tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. moi, j tu vois, moi, j comme toi c'est pas peur de pas mes amis mais être loin de mes amis j'aurais beaucoup de... pour avoir fait du coup une fois euh, je suis parti à Angers un mois et demi je suis revenu, c'était euh, bien content de vous retrouver ça a été très très long pour nous <rire> pendant un mois et demi en vrai euh, je suis revenu juste un week-end à la base et en vrai que sur lui fait c'est là que je dois être, tu vois c'est pas nous en fait non de mes amis loin de ma famille tu vois je... même s'ils est pas peur de les perdre j'aurais peur de d'être loin de tu vois de pas les avoir près de moi euh je c'est ça dont t'as pas peur de ça bah, Genre, en fait ça, moins loin de toi ça te dérange pas alors non ça tu vois pour le coup pas du tout d'ailleurs je vraiment je comprends pas pourquoi j'ai <rire> envie d' avec toi parce que vraiment si toi tu peux être le plus loin possible ce serait génial non non euh, à l'heure actuelle si tu si, si j'avais une opportunité par exemple euh, professionnelle qui m'intéresserait énormément mais ce serait loin j'y réfléchirais beaucoup je mmh. pense que je finirais par y aller parce que vous même vous me diriez, Non mais, euh, gâche pas ta chance, va-t'en, <rire> clairement c'est ça, mais euh, aujourd'hui, là maintenant, je pas envie de m'en aller loin de mes amis, parce que euh, c'est un truc con, on est en confinement, nos amis ne sont pas loin, on ne ouais. peut pas les voir, donc c'est comme s'ils étaient à un millier de kilomètres, ça, ça ne rien. Mmh. Mais il m'en grave, j'ai envie d'aller boire une bière avec eux, ouais, j'ai envie si qu'ils viennent non. à la maison. Là on a emménagé, là là ce que je veux là maintenant tout de suite, c'est que mes mon entourage, mes amis puissent voir notre appart. Et on a certains de nos amis qui n'ont pas encore vu cet appart et ça me saoule en fait. Ouais, bah ouais. ouais. Alors euh, si je vivais à l'autre bout de la France, euh, bah, vous verriez pas tout de suite mon appart quoi. Bon, on viendrait pour des vacances d'ailleurs euh, dans le sud, pas dans le sud vers Marseille, vraiment. C'est c'est très bon. <rire> Non, pas Marseille. Pas Marseille Non, pas Marseille je sais pas, je... c'est comme Paris, j'aime pas cette ville. Écoute BFM TV, c'est pour ça. Ouais, trop de <rire> violence à Marseille. <rire> non non, mais je pourrais partir, mais actuellement, j'en aurais pas envie. Mm. Je pense que ce serait difficile, mais c'est déjà j'ai déjà failli m'en aller euh, assez loin. Euh, je c'était pour euh, mes études, faire un IUT dans le social. Ah, en Normandie, non, non, menti, non Ouais, c'est ça. D'accord. Et j'ai failli y aller, parce que j'ai eu mes résultats... C'était Ouais. Enfin, non, c'était à Alençon, précisément. À Alençon, pardon. Euh, j'ai failli y aller. Euh, j'ai été acceptée, etc. Je n'ai jamais répondu à mon école en disant « Je ne serai pas là à la rentrée mm. ». J'ai reçu un mail, genre, trois mois après, en disant euh, « Je euh, mademoiselle, euh, -vous <rire> on vous attend mais euh, j'aurais pu en plus cette école me plaisait j'y étais allée tu te rends compte que tu peut-être pris la place de quelqu'un c'est possible c'est pas c'est pas bien mais c'était j'ai j'avais prévu d'y aller et sur un coup de tête j'ai dit non parce que je me sentais pas de m'en aller euh, de mais je pense que c'est aussi de m'en de ma zone de confort mmh. hein, clairement parce que euh, je pense que je regrette aussi de pas y être allée euh parce que si j'aurais pu y aller et revenir je veux dire c'est pas un souci mmh. euh, et ça m'aurait peut-être appris d'autres choses et j'en serais je serais peut-être ailleurs aujourd'hui j'en sais rien mais euh, c'est pour le coup bête de ma part je trouve de pas y être allé tu ouais. mais j'y suis pas allé parce que euh, euh, à ce moment-là j'étais euh, j'étais bien avec mes amis avec une mec, et je, je voulais pas changer cette situation là mais je trouve ça dommage pour le coup je trouve ça dommage d'accord d'accord donc euh, quand même quelque chose avait Regrette je sais pas parce que je regrette pas d'être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et puis surtout vis-à-vis -vis des études que c'est test et dans le social, aujourd'hui je suis plutôt dégoûté par les études du social. Ah ouais, tu vois, je savais pas ça. Ah si si, depuis euh, depuis ma dernière école si. Enfin pas à cause de l'école, à cause de mon lieu de stage mais D'accord, ouais. Ouais. Mmh. Mais après bon après par contre attention euh, ceux qui travaillent dans le social c'est pour moi c'est encore des héros et je enfin je soutiens à fond mes mes camarades de classe qui sont encore à l'école aujourd'hui et cette année qui passent leur euh, leur euh, diplôme et je les soutiens à fond et j'espère qu'elles vont y arriver et je trouve ça génial et si un jour je peux me lancer dans enfin on continue à me lancer dans une forme de social ce serait génial mais euh, les, les études dans le social c'est c'est vraiment c pas d des formations tout ça tu peux pas continuer je pourrais non je pourrais reprendre mes études dans le social je pourrais c'est c'est pas quelque chose que j'ai pas encore fait une croix là dessus complètement daccord mais, euh, en voilà, <rire> mais je pense voilà c'est ça mais je pense qu'il faut être armé pour se lancer dans, dans les études du social avant de se lancer dans le social faut être armé pour se lancer dans une école dans le social D'accord. parce que il euh, ya beaucoup d'injustice là-bas mais vraiment et c'est con parce que c'est quand le social Ouais et ben pourtant je trouve que c'est un commerce les écoles dans le so dans le social. C'est ouais. moi je me... moi j'avais une directrice je dirais pas où j'étais parce que c'est pas le but mais pourquoi quoi que travailler même plus là-bas je crois mais... j'avais une directrice dans cette école qui était c'était je crois euh, l'opposé même d'une dame euh, travaillant dans le social quoi elle avait euh... elle avait aucune humanité moi j'avais une... une camarade enfin j'avais une camarade de classe qui est... qui est une pote Euh, qui a de gros soucis de santé euh, elle a pas du tout été soutenue par la directrice, elle a de gros soucis de santé depuis depuis toujours enfin je veux dire c'est pas quelqu'un qui arrive en disant j'ai un rhume. Non non, enfin euh, euh, tu la connais oui, oui, oui. C'est moi non, je j'ai été extra je retournerai jamais dans cette cette école là, c'est hors de question. Si j'y retourne, c'est pour faire un gros fuck à, à ma directrice Claire. C'était euh... mais mais je regrette pas d'y être allée parce que j'ai fait de très bonnes rencontres et que j'ai appris il euh... y, y avait des professeurs géniaux et, et euh, surtout un professeur de sociologie qui me manque énormément pour le oui, coup oui tu m'en parlais beaucoup de celui-là ah ouais, celui-là il, il était génial et oui. il y avait d'autres très bons profs mais euh, les encadrants les directeurs tout ça c'est la toute administration euh... ouais, et j'ai eu des, des échos d'autres écoles je sais que c'est pas que dans mon école quoi. bon faut pas qu'on quitte là-dessus ça fait 55 minutes qu'on parle Ouais, 56 bientôt. Est-ce que tu compte les minutes là, enfin... Non, il ne faut pas qu'on finisse là-dessus. <rire> bah écoutez... Euh... Non, il faut qu'on dise un truc. Bon confinement un truc. <rire> On a acheté une nouvelle brosse à chiottes aujourd'hui. Oui, voilà, tu sais, on va finir là-dessus. <rire> on a acheté une nouvelle brosse à chiottes. Euh, et on est très content parce qu'on n'en allait pas avant. Et en plus de ça, c'était la brosse la moins chère, il me semble. Euh, ouais. Et elle est accordée à nos chiottes la au niveau de la couleur. C'est du bleu bleu, bleu c'est du bleu, c'est du bleu. <rire> voilà. non parce que quand même de base ce, ce podcast euh, c'est les colocs voilà. quoi, donc il faut bah, parler de la coloc, voilà. donc nous avons acheté une brasse à la chiotte et nous avons acheté un égouttoir, voilà. euh, chose on dont on avait besoin, et d'ailleurs il va falloir qu'on tarde pas trop à quitter ce podcast, mmh. parce que je n'ai toujours pas fait la vaisselle, effectivement il va falloir que tu te dépêches parce que c'est à toi de la faire, tout à fait, ouais. salut